Ces déchets se trouvent dans un ravin dans lequel étaient extraites de la terre, de la f u m é e des odeurs nauséabondes s'y dégagent. Ce dépotoir non contrôlé a été fermé il y a une semaine à temps appris, mais cela n'empêche certains habitants d'y chercher des moyens de subsistance. Pour cet sexagénaire qui tournait et retournait la terre, il faudrait continuer à y jeter ses saletés. Pour moi, il serait bien qu'on continue à déposer ici ces déchets car ça nous aide. S'ils arrêtent, je ne saurais où trouver le pain. Je ne peux pas dire qu'il faut les enlever. Je ne dirai pas du mal de ce dépotoir. Ce charbon que je tire m'aide énormément. Pour cette autre mère de trois enfants, c'est sa source de revenus, nous dit-elle. Moi, j'élève trois enfants. Mon mari m'a quitté. Quand je viens ici et que je trouve du charbon, je peux le vendre à 2000 francs et les enfants vont manger. Ou si je vends ce charbon, je parviens à acheter un cahier ou un stylo pour mon enfant. Je ramasse aussi les habits jetés, je les lave et mes enfants peuvent les mettre. À la différence des deux premières, ceux-ci parlent d'un risque d'attraper des maladies. Ces déchets durent depuis 2010, c'est la première conséquence. Maintenant, c'est l'été. Si on brille dans la fumée, Il y a des gaz, des corps, des chiens morts, des chats, des déchets, des dispensaires. Le vent répand ses odeurs, même plus loin d'ici. En période de pluie, on ne peut pas les brûler. Les mouches sont partout dans les chambres, au salon, sur les ustensiles. Il y a risque d'attraper des maladies. Pour cette autre mère, elle craint pour ses enfants et parle d'un risque de maladie s respiratoire. s Nous avons deux petits enfants et deux grands. Le problème qui s'oppose, c'est que des fumées affectent les enfants qui jouent par ici ou bien des mouches s'opposent sur des ustensiles, ce qui peut causer des maladies respiratoires. Ces derniers demandent que ces déchets solides soient amenés ailleurs, dans des endroits prévus à cette fin.